Du. Oui, c'est la paix. C'est la pire et c'est sur RTL2. Salut Carole, bisous. bisous. Walking down 29 Park I saw you in another zone. Only a month we've been apart. You look happier.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 In an empty bottle, and telling myself you're happier on your own. But I'll be waiting here bad I'm au Giro, on se sait par cœur sur RTL2, le son paproc. C'est comme un mur de perlin en plein milieu de la chambre. C'est la neige au mois de juin, la canicule en décembre. L'un claque la Ne nej, nej, fondre la glace Passer la porte Est-ce qu'une fois dans la rue une vague nous emporte? Si enfin on arrêtait de résister au courant, quand se laissait porter jusqu'à l'océan, lequel je de nous deux osera qui fera le dernier pas. On se sépare, on se sépare car on se Juste d'arriver, vous ne pas m'arrêter là. Calogéro sur RTL2 et on se sait par cœur et vous savez que Calo a, joui, a choisi le son pas propre pour sa tournée. Et à ce propos, RTL2 vous prépare une très très belle surprise la semaine prochaine. Mais on va déjà prendre le temps de vivre ce vendredi et le week-end qui se profile avec Matmata, Jane et les Redots sur RTL2. Bonjour. Salut, c'est Stéphanie Renouvin. Je vous souhaite une excellentissime année 2019. J'ai plein, plein de nouvelles histoires à vous raconter. Bonjour, c'est Alexis. Bonne année 2019 avec RTL2 et le son pop-rock. Toute l'équipe RTL2 vous souhaite une très bonne année 2019. RTL2. Au champ, et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, c'est le dîner entre amis de Sylvain qui change. Avec la côte de bœuf à seulement 10,95 euros le kilo. Une belle pièce de bœuf à partager, Sylvain. Par contre, fais attention, parce qu'un partage, même entre amis, hmm, c'est pas toujours équitable. Jusqu'à demain, vos hypermarchés Auchan proposent la côte de bœuf à 10,95€ euros de kilo. Et vos dîners entre amis changent. Auchan. Viande bovine, côte 3 étoiles, à griller en caissette, origine France. Picard, La galette des rois qui sort juste du four. La pâte feuilletée pure beurre qui croustille. La amande qui fond en bouche. Et la fève qui s'y cache. Je ne sais pas vous, mais moi, cette année, je compte bien être couronné. En ce moment, chez Picard, le roi, c'est vous. Alors laissez-vous tenter par la galée des rois frangipanes pour 6 personnes à seulement 5,95 euros, soit 9,91 euros le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Pour votre santé, évitez de grignoter.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 Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron Oui, quoi encore On a un pépin, je suis chez Lidl. Et aujourd'hui et demain, les 3 kilos de pommes bicolores dont 1 kilo offert sont à 2,69 euros. Soit 90 centimes le kilo de pommes bicolores chez Lidl. Oh, c'est pas possible. Oh, si patron, c'est le vrai prix, hein. pour 3 kilos dont 1 kilo offert. Et origine France en plus. hein. Chez Lidl, c'est possible. Mais pour nous, c'est vraiment pas de la tarte. Oh. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 115-150, variété Gala ou Braeburn selon supermarché, origine France. MV. Bonjour, c'est Cyril Lignac. Les rois du gâteau sont de retour. Chaque jour, des pâtissiers amateurs tenteront de séduire mes papilles et celles du chef Frédéric Beau avec leur création originale. Objectif, devenir le roi du gâteau de sa région et voir son gâteau vendu dans une grande pâtisserie. Les rois du gâteau revient pour une nouvelle saison du lundi au vendredi à 18h45 sur M6 en partenariat avec RTL2. Oh oh.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 Vous savez qu'avec ma carte La Halle, vous êtes vraiment privilégié. Jusqu'au 8 janvier, pendant les ventes privilèges La Halle, votre deuxième article est à moins 70% sur une large sélection de vêtements et de chaussures. Moins 70% en magasin et sur La C'est rien que pour vous. Avec ma carte La Halle, Halle. c'est vraiment vos conditions. en Magasin et sur La Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Papa Oui, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi les mandarins, ils sont chinois, hum alors que les mandarins, elles sont espagnoles Je... Euh... Aujourd'hui, le filet de 2 kg de mandarine Mon Marché Plaisir est à seulement 1,49€ et c'est jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Soit 75 centimes le kilo. Variété Clément Villa, calibre 2-3, catégorie 1, origine Espagne. Retour du son paproc non-stop dans un instant sur RTL 2. Leclerc, le pouvoir d'achat, on en a tous besoin. C'est important, on vit avec, tous les jours. C'est fragile, le pouvoir d'achat, difficile à maîtriser même. Le pouvoir d'achat, tout le monde en parle. Mais quand il s'agit de le défendre, alors là, heureusement, on peut compter sur Leclerc. En 2019, Leclerc baisse les prix de 4600 produits Marc Repair, hors produits agricoles bien sûr. Chez Leclerc, pour défendre le pouvoir d'achat, on ne baisse jamais les bras, mais on baisse les prix. Plus d'informations sur macreper.com. TL2, le son pop rock partout en France.